La jurisprudence de la vente 33 Si je vendais quelque chose, je devrais être honnête et ne jure pas de fausse foi, afin que l'acheteur soit complet. Le trading est bondé.